b o o ก2 3ามทรทําความรู้จักแฟร n คอน s a สซันซ์แฟร์ค n นเน s ซันซสวัสดีค่ะ salut salut สวัสดีค่ะ Bonjour Bonjour สบายดีไหมคะ Comment ça va Comment ça va คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ Venez vous d'Europe Venez vous d'Europe คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ Venez-vous d'Amérique? Venez-vous d'Amérique? Vous venez d'Asie? Venez Venez-vous d'Asie? dans q u s séjournez dans quel hôtel? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ depuis quand êtes-vous ici? depuis quand êtes-vous ici? ค qu ุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ jusqu'à quand restez-vous? jusqu'à quand restez-vous? คุณชอบที่นี่ไหมคะ est-ce que vous vous plaisez ici? Est-ce que vous vous plaisez ici kun mapon cha êtes-vous en vacances ici êtes-vous en vacances iciem n'hésitez pas à venir me voir n'hésitez pas à venir me voir. Voici mon adresse. Voici mon adresse. Pourrions-nous nous voir demain? Pourrions-nous nous voir demain? Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. La con c a Salut. Salut. La con c a Au revoir. Au revoir. Là, pop, can, naka. À bientôt. À bientôt.